Allez, bienvenue sur le 89.4, c'est Virgin Radio One. C'est l'heure de retrouver votre émission musicale, la Belle Rock, la fête qui continue sur la Rockstar Music, Virgin Radio, avec Sébastien et Sarah. Sarah, bonsoir, comment vas-tu? Hello, very well, thank you. How are you? T'as pris ta voix sexy ce soir, c'est、uh, bon ça, c'est、ouais. bon. Ça laisse toujours <rire> de bons présages tout ça. Bon, on va essayer. Bon, il、hein? paraît que t'as fait une petite marche aujourd'hui, pas trop fatiguée? Ah, absolument crevée, mais bon, c'est pas grave. Bon, allez, au programme de ce soir dans la Belle Rock, encore plein de, de belles choses. De belles choses musicales avec des extraits de Herman Dune par exemple, nouvel album aussi pour Mercury Rêve. On va s'écouter dans un instant Dark Captain, Like Captain. On aura aussi une grande page Mardi du Grand Marais hein, parce que là、ouais. on, on, on entame un marathon hein, avec des concerts ce mardi, l'autre mardi. Ça va continuer comme ça pendant quelques semaines. On aura l'occasion on tient, de découvrir Jesse Sykes et puis des invités, beaucoup d'invités ce soir、oui. puisqu'on pourra compter sur le groupe local Made in Nowhere. Justement, petite parenthèse des Mardis du Grand Marais.、Mm -hmm. On en reparlera q u e l q u e s Dans quelques instants, d'ici une grosse demi-heure, puisqu'on aura des membres du groupe Made in Nowhere qui seront à l'antenne en direct avec nous dans la Belle Rock. Et puis, si tout va bien, on devrait avoir aussi Axel, Axel des Titres Nasselles,、hey. qui viendra nous、euh, présenter son nouveau projet musical qui s'appelle Mato. t Et puis, évidemment, de la bonne musique comme Dark Captain, Light Captain. Je vous en parlais il y a quelques secondes. Ce groupe composé de six musiciens、euh, b a s é dans l'est de Londres. Tu connais bien Sarah a、ah, mon terre. Puisque、ouais. tu es né là-bas. Oui. Alors, Un, groupe un endroit、euh, qui s'appelle Barking. Ouais, Barking. Alors, eux, je ne sais pas s'ils viennent de, de, de, de, de Barking <rire> ou en tout cas, ils viennent de l'Est de Londres, hein, un groupe jeune, puisqu'ils se sont créés pendant l'hiver 2006.、Euh, une histoire tout à fait banale.、Hein. Ils ont commencé à poser des chansons sur leur site MySpace. Et bla, bla,、euh, pas bla, mal de, voilà, pas mal de succès. Ils ont été contactés par un bon nombre de fans. Aussi, la, la chanteuse, tiens, norvégienne Milena Song, hein, qui les a、mm -hmm. invités en studio pour co-écrire une chanson.、Euh, C'était sur son dernier album. Et puis, les choses se sont accélérées hein, pour Dark Captain, Like Captain. Puisqu'en novembre 2007, le groupe a signé sur un label indé anglais qui s'appelle Loaf. Ah, j'aime trop ça.、Yeah, et ouais, c'est bien,、hein. ça veut dire le pain, c'est ça Bah, Loaf, oui, c'est la taille de pain. C'est comme, car... comme si on disait baguette. Ouais, une baguette ou une, une miche,、hein. carrément. J'aime、ouais, bien miche, moi.、Oui. Voilà, une miche, c'est bon ça. <rire>、euh, Sortie d'un premier maxi intitulé Circle, c'était en 2008. Et là, le tout premier album qui arrive le 27 octobre prochain, ça s'appelle Miracle Kicker. Et vous allez voir que ça va plutôt tranquillement. On commence deux. Doucement, Sarah, ça va te faire plaisir.、Oh, Thank you. Allez, Sir Cole, ça s'appelle. 08 sur l'antenne de Virgin Radio 1 89-4. Vous écoutez la b e l Rock début tranquille, Sarah, rien que pour toi, t h Pour, te, euh, pour que tu puisses te remettre de tous tes efforts au pédestre hein, cet après-midi, <rire> on y va tranquillement avec Dark Captain, Like Captain. L'album s'appelle Miracle, Kicker, tout premier album hein, pour ce groupe、euh, basé dans l'est de Londres. On vous disait un album qui va arriver le 27 octobre prochain. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que bah, vous n'êtes pas tout seul. Hein, on ne va pas être tout non. seul non plus ce soir, puisqu'on aura pas mal d'invités. D'ici、euh, une grosse demi-heure, on aura un groupe local qui va honorer la scène de Riorge, hein, les mardis du Grand Monde. Après Sylvain g i r a u d and Friends, et tu faisais partie des Friends, Sarah. Oui, oui. On aura l'occasion de retrouver un autre groupe local hein, qui s'appelle Made in Nowhere. Ils viendront un petit peu plus tard dans l'émission d o、euh, nous c n expliquer parce qu'on ne sait pas grand chose sur eux finalement. Non, enfin, du、non. coup,、euh, moi je ne sais pas grand chose sur eux, donc on aura pas mal de, de questions à leur poser. Et puis on accueillera dans la deuxième heure de cette émission Axel des Tites Nacelles pour nous parler d'un projet,、euh, son nouveau projet. Hein, ça s'appelle Mato. Ça veut pas、mmh. dire qu'il arrête les Tites Nacelles, non, loin de là. là C'est juste、hein. un petit délire rock à côté. Côté. Et Mato sera en concert, hein, un concert gratuit du côté du Centre Jeunesse Pierre b e r r i g o v o i à Rouen, ça sera jeudi prochain. Et puis de la bonne musique, tiens, Mercury Rêve, je sais que tu aimes moyennement Mercury Rêve,、hein. un petit souci avec sa voix de temps en temps quand même. Ouais, mais cette,、euh, cette nouvelle, bon, cette p t i è m e album se présente pas mal quand même. Ouais, e p t i è m e album qui est sorti, qui s'appelle Snowflake Midnight, hein, disponible sur le label V2,、euh, un album où encore une fois hein, le groupe réussit à se réinventer、hein. En cuisant、ouais. ce coup-ci son inspiration dans, dans l'électro. C'est-à-dire qui qu'il、ouais, y a moins de guitare, il y a plus de clavier. Un résultat final très satisfaisant, on va dire.、Si、Et puis la bonne, la bonne surprise, c'est qu'il y a un deuxième album hein, qui s'appelle Strange Attractor. Alors là, c'est tout simple là, pour ça. Et ça marche puisque nous o n l'a reçu cette semaine.、Ouais. Alors c'est un petit peu z a r b i cet album. C'est tout instrumental <rire> en fait. C'est un petit délire des sortes de chutes de studio. En tout cas, vous pouvez vous procurer cet album très facilement. Pour cela, il faut que vous alliez sur le site de Mercury Rêve www.mercury Rêve. Euh, vous laissez votre e-mail adresse et ils vont vous renvoyer un petit e-mail en vous disant bah, pour vous remercier d'être fan. Allez télécharger donc cet album de 11 titres qui s'appelle Strange Attractor. Et puis pendant que vous y êtes, hein, faites un tour sur leur site internet. C'est plutôt sympa.、Hein. Il y a par exemple des, des remix inédits. Il y a aussi、euh, la possibilité de, de lire les paroles des, des morceaux du dernier album hein, qui s'appelle Snowflake Midnight. C'est toujours intéressant ça. Ouais, les paroles partent le deuxième.、Si、Comment Non, il n'y a le pas le les、raison. paroles du deuxième, non, puisque c'est instrumental, Sarah. C'est cool, c'est bien. C est, c est, c est, je, je, je, je vois que tu suis cette émission, c'est bien. Ah bah, j'essaie quand même.、Hein. Bon, très bien, ça doit être les patates et le fromage de la, de la marche de couille qui t'a redonné un petit peu le, le mordant. Allez, on s'en écoute un extrait, justement. Snowflake Midnight, album officiel, on va dire, de Mac Rubri Rev, septième album. Un titre qui s'appelle Far Away from Cars. Vous allez voir plus d'électro, moins de guitare, et c'est vachement bien. Electro, Reggae, World. Deux heures de son pas comme les autres. C'est dans la belle rock. Dans la Belle Rock, particulièrement f r i l o n de pop p s y c h é d é l i q u e Mercury Rêve pour commencer un extrait de leur septième album, hein, s e p t i è m e album qui s'appelle,、euh, on vous le disait, Snowflake Midnight, disponible sur le label V2. On vous a dit aussi que vous pouvez télécharger gratuitement Strange Attractor. C'est une sorte d'album 11 titres compagnons de Snowflake Midnight. Pour cela, allez sur le site de Mercury Rêve, un site que vous retrouverez sur le site de la Belle Rock. Il faut、oui. suivre、euh, oui. http.com. Slash Label Rock.blogspot.com.、Euh, vous savez,、ouais, comme com, com, com un com. Quoi. <rire>、euh, vous savez que sur le site de Label Rock, hein, vous retrouvez、euh, chaque semaine les tracklistiques en entier avec、euh, justement la possibilité d'aller、euh, directement sur les,、euh, les, les sites hein, internet des artistes et des labels. Et puis vous retrouvez aussi le podcast. Le podcast,、euh, où vous pouvez réécouter chaque émission depuis、euh, maintenant quasi deux mois.、Quoi. Ça, c'est quand on ne se plante pas.、Hein. Apparemment, on s'est planté oui, la semaine dernière. Il faut、bon. qu'on s'excuse. Mais bon, tu la s r e c t i f i é le.、Coup. Ouais, j'ai rectifié le coup, donc、eh、vous bah, pouvez、si euh, écouter celui de la semaine dernière. Tiens, on va faire une petite parenthèse mardi des grands marais dans quelques secondes, juste pour vous dire qu'on vient de s'écouter aussi The a l l i n c e t a l l i n s un、Quand、groupe、même. écossais qu'on aime bien, Sarah,、oui. euh, formé en 2006 à la suite de la disparition d'un groupe qu'on aimait bien aussi, qui、oui. s'appelait Beta Band, qui n'existe plus, et donc ils、ah. se font appeler The a l l i a n s Euh, Et nouvel malheureusement, album. Ouais, malheureusement,、euh, c'est difficile de la voir en France. Oui, c'est、euh, pour l'instant. C'est sorti、euh... qu'en e Angleterre. Ouais, exactement. Un nouvel album qui est sorti、euh, cette semaine. Un album qui s'appelle Luna. Encore une fois, hein, vous retrouverez le lien pour aller.、Euh, vous pouvez le, le commander. En tout cas, cet album, c'est la magie de l'internet. The Aliens. On va faire une petite parenthèse. Ouais, mardi du Grand Marais, parce que je crois qu'il y a le groupe Made in Nowhere qui est en train de sonner désespérément à la porte d'entrée.、Ah. Donc on va se, <rire> se dépêcher.、Euh, une semaine, même un mois, hein, bien rempli dans les Mardis du Grand Marais, puisqu'il va y avoir des concerts ce mardi. Mardi 7 octobre, il y en aura aussi le 14 octobre et le 21 octobre. Ça va être une série de trois semaines de concerts du côté de, de la salle de Riorge. On va s'attarder, nous, pour,、euh, pour l'instant, pas sur celle de mardi, mais celle du 14 octobre. Une soirée、euh, qui s'appelle Club, en fait.、Hein. Club,、mmh. tout simplement parce que c'est、euh, un seul artiste, un tarif préférentiel, on va dire, c'est 5 euros. Et quel artiste, quel artiste,、oh, Sarah J'attends avec impatience pour, pour voir cette fille sur scène, quand même.、Hein. Elle s'appelle Elle Jessie Sykes,、oui. mais elle n'est pas, toute seule. Non, elle est elle pas vient, toute seule. Elle vient avec The Sweet Hereafter. Oui, Trois musiciens hein, qui se font donc、oui. appeler The Sweet Hereafter.、Euh, Jessie Sykes, elle,、euh, américaine, puisqu'elle vient de, de Seattle. Elle、voilà. a déjà sorti、euh, trois albums.、Mm -hmm. Le、mm -hmm. dernier, bah, écoute, je te laisse le plaisir d'annoncer ça. Bah, le dernier, c'est.、Euh, je le fais avec la voix. Oui, s'il te plaît. Ouais. Ouais,、okay. Like, Love, Lust. 最近のレベルの最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最 Date à Riorge au mardi du Grand Marais, ça sera、Parfait. donc le 14 octobre pour un tarif attractif de 5 euros. Et allez tout de suite dans la Belle Rock, ça tombe bien. Jesse Sykes and the Swear Hereafter, tiré du dernier album, donc un morceau qui s'appelle LLL. Peut-être que ça reprend justement Like Love and Lost. Très belle voix féminine dans la belle rock. Jessie s y k e s pour commencer, accompagnée de ses trois musiciens du Sweet Hereafter. Ça sera donc、euh, au mardi du Grand Marais, hein, une soirée en coproduction avec l'association Papillon Bleu. Je crois que c'est une、hâte. première d'ailleurs.、Mmh. Euh, une soirée dite、bien. club、euh, où le principe c'est un seul artiste au tarif attractif de 5 euros. Voilà, elle vient de Seattle, il faudra absolument aller l'applaudir, ça va être vraiment chouette. Donc il faut vraiment arriver à l'heure. Ouais, il faut bien arriver à l'heure. L'ouverture des portes Mardi du Grand Marais, comme d'hab, vous en avez maintenant l'habitude, c'est 8h30.、Mm. Et puis à l'instant, un duo parisien hein, qui se fait appeler 21 Love Hotel.、Mm. Euh, un album hein, qui va sortir le 3 novembre prochain, une sorte un de mini-album. Mini oui, mini-album.、Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de, de plages instrumentales assez cinématiques.、Euh, L'album s'appelle Oh Hearts Belong to the Storm. On s'est écouté Lonely Day. La particularité, c'est que c'est un remix hein, signé Monsieur Kid Loco.、Euh, L'album est vachement bien. Hein,、euh, L'album va sortir, donc, on vous le disait le 3 novembre prochain. Par contre, ce titre qu'on vient de s'écouter est disponible en bon vieux format 45 tours. Ça fait plaisir. Cool.、Euh, 21 Love Hotel versus Kid Loco. Voilà des arrangements un petit peu trip-hop, country, folk, rock. Pour une atmosphère très envoûtante, hein, comme sur ce titre. En tout cas,、euh, l'album est bien.、Mmh. à noter que le groupe hein, 21 Love Hotel est actuellement en tournée. Ils seront du côté du Mistral、euh, à Valence、hein. le 11, le 16. Ils seront à Marseille le 25 à Reims. Le 30 octobre à Metz, le 31 à Gérard Mer, le 1er novembre à Sarrebourg et le 2 novembre à Strasbourg. Je vous dis ça tout simplement parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous hein, qui nous écoutent via le podcast. Plus en plus. Et donc le podcast, c'est、euh, ouais, à peu près 3000 connexions par, par mois. C'est un、non. bon score. Un petit peu, on nous écoute un petit peu du, de, de partout, en Bretagne, du côté de, de Clermont-Ferrand, du côté de Strasbourg. Bref, on reçoit pas mal d'emails. Ça fait plaisir. D'ailleurs, virginradiorouane.fr, si vous voulez nous envoyer un petit message. en direct.、Ouais. On check les emails. Voilà, tiens, de quoi on parle, Sarah, maintenant Qu'est-ce qu qu'on s'écoute Herman Dune. Ah, Herman Dune, oui, très bon, très bon. Nouvel album. Nouvel album. Euh, et euh, ils sont deux, mais pas le s même s deux. C'est pas les frangins. Ouais, c'est plus les frangins, hein, puisque André s'est、euh, barré. D'ailleurs,、euh, ouais, ouais, il a monté un groupe qui s'appelle Stanley b r i g g s Ça tombe bien, hein, cette émission est bien goupillée, quand même, puisqu'on s'écoute tout de suite、non. Herman Dune et puis après Stanley b r i g g s Juste pour vous dire、trop、que l'album des Herman Dune s'appelle Next Year in Zion. Comme d'habitude, Sylvain vous en parlait la semaine dernière. La production est simple hein, puisque le groupe、euh, en général choisit d'enregistrer en analogique, premièrement, et en direct le plus possible de la première prise pour insister justement sur le côté、euh, spontanéité. Ça, c'est vachement bien.、Cool. Euh, D'autres bonnes nouvelles concernant les Herman Dune en tournée en France en novembre, avec、euh, notamment une date du côté de Lyon. C'est ce qui nous intéresse.、Oui. Euh, ça sera le 23 novembre. Ils seront du côté du Ninkazi K.O. a Et ils vont terminer cette tournée en beauté puisqu'ils seront. レオ2 décembre à Paris à、l'olympia To de suite、<Cool. S 1> cet album Next Year in Zion。Le titre s'appelle、Try to Think About Me. Called up by a big bear, and if you feel like there is a big ball going through your hair, well, I hope that you hear a song to your ear with a groove so jazzy and a voice so clear. You see, don't you worry a b o u it. Try to think about me. Don't you worry a bit. Try to think about me. See the y e n a and the monkey fighting in the sun. See the marauding bandit shooting and gun in the hot heat of the summer. When the rivers run dry, and at the dawning of a millennium, with no supply in the looted shop, with the windows smashed, with a crooked cop investigating for cash, you see. Don't you worry a bit. Try to think about me. Don't you worry a bit. Try to think about me. And in the land of all forefathers, covered in dust, people were dying. They were sick to their gods. And you sow the holy shore, infested with sea lice and kelp. You sow the sovereign king, crying for help. And you move your hip, and you tighten your grip. And then you bring your lip onto my l i p You see, don't you worry about that. Try to think about me. me. Don't you worry a b o t t r y to think about me. Don't you worry don't a b o t t r y to think about me. Don't you worry a b o t Try to think. Try Bye. Think About Me, un extrait du nouvel album des h e r m a n Dune, Next Year in Zion. Quelques emails qui sont arrivés pour nous demander、euh, à nouveau la date de h e r m a n Dune, justement du côté de Lyon. Ça sera le 23 novembre hein, au Ninkazi KO.、Euh, savoir qu'il y a une grande tournée au mois de novembre, hein, le 20 novembre à Marseille, le 21 à Avignon, le 22 à Annecy, le 23 donc à Lyon, le 24 à Toulouse, le 26 à Nantes, le 27 à Rennes, le 28 à Caen, le 29 novembre à Tourcoing. et Pour terminer, on vous le disait, le 2 décembre à Paris. Et puis, un autre email qui est arrivé, signé Olivier. Bonsoir à tous. J'aimerais savoir quel était le nom du groupe que vous avez passé à 18h,、euh, juste après le speech.、Euh, voilà, c'était excellent. e t bien, c'est、euh, Dark, Dark Captain, Captain. Light Captain. Un titre qui s'appelle Circles. Un album va sortir. L'album s'appelle Miracle Kicker. Et ça va sortir, il me semble. J'ai plus mes notes, Sarah. Ça doit être le 27 octobre.、Hein. Ça doit être bah, ça, il me semble. Je peux te dire ça, non、euh, Tu verras si tu v e s Le 27 octobre. Le 27. Voilà.、Euh, Dark Captain, Light Captain. Pas trop sûr si c'est trouvable en France ou pas. En tout cas, c'est disponible sur、ah, iTunes.、Internet. Ça, c'est sûr. Ouais, l'Internet. Vive l'Internet. o、oui. On vous parlait que Herman Dune, c'était deux frangins au départ. Mais il y en a un qui est parti. Il s'appelle André. Il a un projet solo qui s'appelle Stanley Brinks. Un album est sorti. L'album s'appelle Dank You.、Euh, disponible depuis la fin de l'été sur un label londonien qui s'appelle Chao Ketchup Recordings.、Cool. Encore une fois, ouais, disponible en téléchargement sur iTunes. À noter que Stanley Brinks est actuellement tourné en Angleterre en novembre et d'après le label, ils essayent de caler des dates du côté de la France avec notamment une date à Lyon. C'est en p o u r p a r l e r pour l'instant donc on, on croise les doigts et on s'écoute ça. Stanley Brinks, bah ça s'appelle Stanley Brinks tout simplement. In the summer of 1973, a boy was born, and that boy was me. In the summer of 1973, a boy was born, and that boy was me. Born with blue eyes and blonde hair, and relatives and origins everywhere. Boy was born, and that boy was me in the summer of 1973 My mother was quiet. And educated, she traveled the world. She studied and she painted. My mother was quiet, she was educated. She traveled the world, she studied and painted. She used the French that she was reading, and she never ever made it back to Sweden. She traveled the world, she studied and painted. My mother was quiet and educated. My father was a doctor, but he played the guitar on the day that you are born, you know who you are. My father was a doctor, but he played the guitar on the day that you are born, you know who you are. He gave me the name of my late grandfather, one goes down. And up comes the o t h e r My father was a doctor, but he played the guitar. On the day that you are born, you know who you are. When I was a younger man, I drank a lot of coffee. I studied biology and. Philosophy as a younger man when I drank a lot of coffee. I studied biology and philosophy. The only thing I learned was what no one said to me. You better live now and stop getting ready. I studied biology and philosophy as a younger man when I drank a lot of coffee. I played in a band, we toured the old world. The shows were exciting, fun and unheard. I played in a band, we toured the old world. The shows were exciting, fun and unheard. I loved the spirit, I loved the UK. And chilling with my friends by the side of the highway, the shows were exciting. and unheard when I played in a band and we toured the old world I loved the movies, I loved the ocean, I liked the idea of an orphan nation. I loved the movies, I loved the ocean, I liked the idea of an orphan nation. So I flew to the city to catch up with a friend. I met a few songsters and a lot of good men. I like the idea of an orphan nation. I love the movies and I love the ocean. In the fall of 2006, I changed my name to Stanley Brinks. In the fall of two 2006, I changed my name to Stanley Brinks. I moved away from my friends and family and became an enemy of society when I changed my name to Stanley Brinks in the fall of 2006. Un extrait donc de o n c d cet album signé Stanley Brinks, un nouveau projet solo d'André, ex Herman Dune. D'ailleurs, si tu as écouté les, les paroles, Sarah, il raconte, un petit, peu,、euh, voilà, il raconte un petit peu sa vie. Et notamment l'épisode Herman Dune qui a duré quelques albums. Hein, un groupe adoré par、euh, par exemple John Peel hein, du côté de la BBC.、Mmh. Je crois qu'il les a invités plus de 11 fois、oh, en Pulsation, ce qui est assez、euh, énorme. Je crois que ça doit être un record après d e Fall, évidemment. Mais tu sais, un truc t u bête s、oui. j a i jamais rendu compte que Herman Dune était français.、Euh, bah, la mère est suédoise. En fait, donc,、ouais. ils ont été souvent. e n f Il n i y a plein qui pensent qu'ils sont suédois, mais non, ils sont français. a、ouais. Et euh, euh... Mais là, je vois un petit peu plus l'accent quand même. Ouais, c'est clair. Ouais, sur ouais. sur、euh, André. Donc voilà, Stanley Brinks, l'album, on vous le rappelle, s'appelle d h a n k You sur un label de Londres qui s'appelle Ciao Ketchup Recordings. On、mmh. est rejoint dans le studio en direct par、euh, bah, deux des membres du groupe de Made in Nowhere. On va commencer à ma gauche, c'est Etienne. Etienne, salut. Bonjour. Comment vas-tu Il va falloir que tu te rapproches, Etienne. Vas-y,、okay, je te r a o c e je Le ce micro, mon dieu. Ok, je le mange, <rire> pas de problème. Et puis de l'autre côté, il y a Guillaume, hein, il faut pas confondre, il y a deux Guillaumes dans le groupe Made In Aware, c'est Guillaume、euh, P. Hein, voilà, ouais, Guillaume, Guillaume guitariste, on va dire.、Ouais. Euh, comment allez-vous Ça va bien, ça va bien、ah、ouais, très bien. t o u s p a s s é un bon week-end De répète, oui. Oui, a tout le s Justement,、ah、bah, justement <rire> on, on en parle dans quelques instants, on va commencer par、euh, la tête d'affiche, puisque vous serez la première partie au mardi du Grand Marais,、euh, ça fait un gros truc hein, quand même. un Sid Matters qui va venir, Sid Matters hein, qui a sorti un troisième album, c'était l a Dernière. Il est tout jeune, hein, 27 ans, c'est un parisien.、Euh, il、ouais. fait pas mal de choses puisqu'il fait aussi des, des BO de, de, de musique de film. Il est actuellement donc en pleine tournée et sera donc ce mardi、euh, au Mardi du Grand Marais. a v En c e première partie, on vous lisait Made in Nowhere. On en écoute un extrait, Sarah, ou pas Oui, pourquoi pas.、Hein. Allez, Sid Matters, l'album s'appelle Ghost Days, un titre qui s'appelle Anytime Now. Et puis après, on aura une petite, petite conversation tranquillement、ouais. avec Made in Nowhere. Avec mes deux garçons. Any time now, any time now, any time now, any time now, forever q u i e t on your side. Can we get a little closer? Why don't we get an So far, but I'm always on the run. Miss you, miss you, miss you, miss you. L'album s'appelle Ghost Days. L'artiste s'appelle s i d Matters, un parisien qui sera donc du côté de, de Riorge. Ce sera ce mardi avec un groupe local en première partie. Vous avez dit, les, les garçons, que vous avez répété tout au long du week-end. En tout cas, vous avez peut-être répété à chanter sur du s i d Matters. j o u a i s que ça chantait. <rire> ouais, c'est g o f a n Ouais, ouais, vous connaissez par cœur l'album ou quoi、euh, Les trois albums, en fait, même. Mais,、euh, oui, voilà. Et puis s i d Matters, c'est pas juste un homme, c'est un groupe. Ouais, exactement. Voilà, ouais. Je tiens à préciser. Donc、euh, Il、euh, y aura beaucoup de, de monde hein, sur scène avec beaucoup d'instruments divers, d'après、euh, les organisateurs des, des mardis du Grand Marais. Ça devrait、euh, plutôt bien le faire. En tout cas, une, une date、euh, prestigieuse, on va dire, quand même.、Euh, oui, oui, plutôt, oui. C'est-à-dire qu'on est tous les deux originaires de Rouen. Et pour nous, c'est vrai que les Grands Marais, ça a toujours été une salle où on allait voir des concerts quand on était plus jeunes. Et je、euh, se retrouvais、euh, à faire la première partie, d'en plus de Sid Matters,、ah, au、oui. Grand Marais. C'est un véritable honneur.、Ouais, C'est énorme. a l On r s o va faire un petit、euh, retour en arrière, hein, puisque je vous c o n f i e、euh, hors antenne que bah, je ne sais pas grand chose sur vous. Donc、euh, Ça fait plaisir de, de vous accueillir dans, dans la Belle Rock. Et puis On va pouvoir、euh, écouter tout ça donc, en live ce mardi. L'aventure m a d e in Nowhere qui a commencé quand exactement、euh, Alors Ça a commencé surtout en 2006. Enfin vraiment commencé C'est dire que à Guillaume et moi,、euh, on avait bossé plus ou moins ensemble pour un groupe d'Olice Albert Thomas à Rouen. Et puis、euh, on, on s'est dit qu'on pouvait peut-être composer 2-3 trucs, puis、euh, on s'est retrouvé à composer une chanson aidée par bah, Guillaume R, du <rire> clavier. Et puis à partir de là, ça a été lancé plus ou moins. On a composé 2-3 bouts, de, bouts de machin, des, des petites compos avec des arrangements douteux. Je me suis mis au chant pour l'occasion, alors que j'étais pas chanteur du tout. Et au final,、euh, en 2007, on a été rejoint par、euh, notre batteur, et c'est là que ça a vraiment commencé en fait.、Ah、Juin alors, 2007 pour la fête de la musique. Ouais, vous êtes combien exactement Vous allez être combien sur scène、euh, mardi、euh, On est 5. On est 5, donc il、euh, y a moi au chant, et il、ouais. y a d'autres trucs, mais vous verrez. Il、euh, y a Guillaume、euh, à la guitare, mais il y a d'autres trucs aussi. <rire> on fait plein d'instruments. Il y a Pierre, le bassiste, qui nous a rejoint sur le tard. Il y a d a v i à la batterie et le deuxième Guillaume au clavier, et puis pareil il y a d'autres choses, on est tous un peu polyvalents. D'accord, et、ah、vous, vous êtes tous,、euh, tous de Rouen, non Il y en d'autres, a J'ai vu Vichy, il me semble, et Lyon, c'est ça、euh, Ouais, parce que c'est nos lieux d'études, surtout. Donc on habite là-bas la semaine, il y en a sur Lyon, sur s a i n t e h sur Vichy, et voilà. Mais sinon, on est tous plus ou moins de Rouen. Ouais, amoureux de, de musique, je suppose, au départ Euh, oui, plutôt, oui. Vous baignez tous dans le même courant musical où il y avait quelques divergences au niveau des, des styles ou comment ça s'est passé Ah, ben c'est un peu bizarre parce que moi je viens du jazz à la base. Je traînais pas mal dans le milieu du jazz sur One avec des gens comme Michel Barret et enfin, voilà, plein de gens comme ça. Et、euh, puis voilà, lui il était plus dans le rock. Ouais. Bah, à la base, en fait j'ai une formation de claviériste. Et après, je commençais à mettre un instrument comme la guitare. Et、euh, je me suis surtout axé sur, sur le rock, rock, folk, pas mal. Ouais, moi, je suis saxophoniste de base, donc le jazz, c'était un peu plus, plus facile. Puis voilà, puis après, les autres, on a, tous des... on a tous plus ou moins du rock quand même, et de la folk. Mais on a tous des influences diverses.、Euh, par exemple, le, le batteur il aime beaucoup Toto ou Scorpion. Euh, euh, nous, on est très folk.、Euh, on est fan de Radiohead, par exemple.、Euh, D'accord.、Euh, voilà, Mais qui n'est pas fan de Radiohead、hein. Surtout bah, sur Roi,、ouais, non C'est、euh, vrai, Sarah, t'es la seule. Hein, la seule. Ah, j m b i e n ê t r e différente. C'est vrai.、Euh, en tout cas, donc, je suppose que vous avez,、euh, vous avez été mis au courant quand de cette、euh, sélection au mardi du Grand Marais, on va dire C'était en juillet.、Ouais. En... Oui, en...、Euh, je... oui, oui c'est ça. Juillet, oui. On était tenus au courant par mail. D'accord. Chiau. Ah, moi j'étais aux États-Unis à ce moment-là, donc c'était un peu le. <rire> Justement, ouais, première réaction,、euh, tout le monde s'est appelé l'un et l'autre en disant、ouais, T'y crois, t'y crois, t'y crois、euh, Ouais, c'était un. Bah, déjà, moi j'y croyais pas. D'accord. a l s on e dire, c'est pas compliqué. C'est une blague Ouais, ouais, bah, c'est à dire qu'en fait, j'ai vu le mail, donc il parlait déjà d o n cinémateur, c c'est d ê t r e sur la scène. Je trouvais ça super, super sympa qu'ils qu viennent sur One. Je n'avais juste pas l'intérêt qu'ils nous tiennent au courant, vu qu'on leur était dans tous les cas, quoi. Et c'est après que j'ai vu qu'ils nous proposaient de faire la première partie. Donc là,、euh, on relit le mail plusieurs fois, on, exact,、ouais. on décompose <rire> les mots, et puis en fait, si, c'est vrai.、Quoi. Alors, l'avantage, <rire> c'est d'avoir reçu le mail au mois de juillet, donc je suppose qu'août et septembre, ça a dû être répète un maximum. e h bien, même pas. Même pas, <rire> d'accord, non Non, il y a eu des problèmes d'organisation, des gens en vacances qui partaient. Bah, moi, au juillet, j'étais pas là, donc voilà. Mais、euh, au mois d'août, pareil, il y avait des gens qui n étaient pas là, donc du coup, au mois d'août, on aurait dû bosser à fond et on n'a pas pu. Et le mois de septembre, ça a été pareil, un peu.、Euh, Un peu la bérésina au niveau des dates, donc on a dû répéter ouais, les deux dernières semaines à fond, mais、Bien. sinon on bossait chacun de notre côté. Bon, alors sur scène mardi, on va voir le droit à combien de morceaux à peu près là Euh, ça dépend si les gens demandent des rappels ou pas, on va dire. o <rire> n va, va pas parler de, de rappels pour l'instant. La, la set list originale o l i n s t a t liste Nowhere, c'est combien de morceaux On a 9 m o r c e u x compos, o、ouais. D'accord. On va voir que des compos donc mardi s、ah, o i v、ah, que、oui. des c o、ouais, m p o、ouais. D'accord. Vous avez commencé tout de suite par des compos Vous avez fait des reprises n o n notre tout premier concert c'était au WAMS.、Euh, je me souviens c'était、euh, le 29 juin ouais, 2007. 20 on avait 3、euh, compositions. Et on a fait 24 reprises. Ah ouais, d'accord. On n'a pas du tout commencé <rire> par la compo. D'accord. Et、euh, des, des, des reprises de quel style, justement Tout. Ouais, Radiohead, Red Hot, Les Floyds,、euh, The, The Doors,、uh, The Sheens,、euh... Les Fratellis aussi, du rock anglais、ouais, aussi. D'accord,、euh, d'accord.、Euh, on a reçu, comme d'habitude, pour chaque groupe, on reçoit des dossiers de presse, hein, gentiment、euh, envoyés par a、euh, les l e u r e on va dire. d u c ô t é des, des Mardis du Grand Marais, ça se termine par、euh, En 2008, le groupe va tout faire pour faire parler de lui et pourquoi pas conquérir le monde de, de, de Grosse s ambition s quand même.、Hein. Oui, ça c'est plutôt un délire, mais. D'accord. Il faut avoir.、Euh, en tout cas, Made in a Wear depuis donc, 2008 enchaîne les dates. Il y a eu beaucoup de, de concerts là récemment ou pas、euh, Oui, quelques-uns. Enfin, on dit enchaîne les dates, c'est parce qu'il faut faire un dossier de presse q u i nous v e n d e mais euh, euh, <rire> euh, en, étant, en étant honnête, on a fait quelques dates. oui, oui en 2008, on a, on a un peu tourné quand même. On a même fait une date sur Lyon. C'était un peu moyen, mais on a fait une date sur Lyon. Euh, puis voilà, quoi, il y a eu 2-3 trucs. On a fait les oreilles de Mabli,、euh, des choses comme ça. D'accord, il y a eu pas mal de, de, de choses.、Oui. Euh, autre objectif pour cette année, c'est de sortir un maxi. C'est toujours d'actualité Oui, plus que jamais. Toujours, oui. Ouais, oui, toujours. Au, au niveau enregistrement, vous avez quoi Une présélection de, de quelques titres ou comment ça va se passer、euh, C'est en train de se faire. En fait, on attend la deadline du Grand Marais et puis après, on pourra en parler plus sérieusement. Là, on est un peu dans le. On est un peu ouais, dans le 7 octobre et puis on verra plus tard. Bon, bah très bien. On a reçu quelques, quelques titres,、hein. deux pour être précis en MP3. On, a diffusé,、euh, on va en diffuser un ce soir qui s'appelle Under the Last Glow.、Euh, quelques précisions sur ce titre,、hein. un titre récent, un des premiers titres、euh, C'est un des derniers en fait. C'est un des derniers.、Euh, c'est parti d'un riff de guitare que j'avais trouvé à la base. Puis、euh, Guillaume l'a bien retravaillé parce que c'est quand、ah, même l u i l e g u i t a r i s t e à la base donc il、euh, faut lui rendre honneur. Et puis, euh, voilà, euh, je sais pas, dans l'esprit, ça me rappelait un peu toutes les soirées qu'on peut faire,、euh, où on, on boit des canons et on se retrouve à faire une nuit blanche et le lendemain matin, on boit le café alors que les gens vont au boulot et... Et voilà, c'est cette espèce de. Je connais、décalé. bien ce sentiment. <rire>、voilà, c'est un peu ce, ce décalage que j'ai pu sentir. Je suis obligé d'aller au boulot, moi aussi, mais bon, c'est pas grave.、Ouais. Euh, Under the l a s g o w donc on é c o u t e ça tout de suite dans la Belle Rock. Ça le groupe s'appelle Made in Nowhere et vous aurez l'occasion, et il faut absolument aller les, les applaudir, les encourager、et、du côté de, de la salle des grands marais. Ça sera ce mardi. Made in Nowhere, tout de suite. Ah ouais. I n the cold I just stop breathing. I am walking in the fog. I can't stop thinking. I m lost o u t of the last glow. I'm fighting, everything goes by. I am leading to a bar. I love the morning. People walking in the light. I just can't see it. I m lost at a r e n e w d o w n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 Last night, drunken night, I can't see the light. Sleepless night, careless, r i d e I don't like. f a s t i n g lanes in the street, I can't stop watching, I'm falling in a p i t I c a n n o t make it, I'm lost under my shadow. I'm foggy and I see it grow Me, I am sleepy and i Oh, I am drunk and I Don't want sleep now, I want to watch people walking by De Last Glow, très chouette、euh, morceau signé Made in Nowhere, nos invités、euh, ce soir. C'est v a chouette e e m n t c h chouette morceau.、Hein. Enregistré,、euh, belle qualité. Vous e n r e g i s t r é ça où、euh, Dans une salle de r é p è t e D'accord, en fait. <rire> ça sonne vachement bien en tout cas. Ouais, ouais, ouais.、Euh, on aura le droit à un répertoire musical un petit peu de, de ce style ou pas ouais ouais C'est la petite、euh, c'est la, petite、euh, la petite partie e e t t i p acoustique、euh, au milieu du concert. Puis il y a des choses un peu plus électriques, mais dans l'ensemble ça reste calme quand même. D'accord, donc ça va、euh, être parfait avec、euh, Sid m a t t e r s Ah, ben, c'est une de nos grosses influences aussi, quand même. Bon, Sarah, tu voulais, tu voulais rajouter quelque chose Ben oui, je voulais poser des questions, toujours en anglais. Euh, oui, toujours en anglais.、Euh, alors pourquoi Parce que c'est plus musical pour le, le style de musique qu'on fait. Oui.、Euh, parce que j'ai une licence d'anglais et que je suis plus à l'aise. Et、okay. que mes références de textes en français sont Mio Sec, Bertrand Canta et des gens comme ça. Et je me sens pas du tout au niveau pour écrire en français pour le moment. Bon, donc, ok. Mais c'est pas exclu. Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, bah, cool. Et、euh, j'ai vu que c'est beaucoup、euh, un accent très m e i c a i n en fait. Très, oui, très. Mais、ouais. oui, je suis b e r c é aux séries télé américaines et aux yeah, groupes yeah, yeah. américains. Donc, o、euh, <rire> v、voilà. Il faut choisir. C'est soit.、Euh, on en fait l'accent américain, ou soit,、euh, anglais, ou soit franglais. J'ai fait、Mais、mon choix.、Euh, ah ouais, c'est bien, bah reste avec.、Ouais, <rire> on comprend les paroles, donc c'est bien. <rire> okay,、cool. Made in Nowhere, donc ce mardi, on vous le rappelle en première partie de, de Sidmator. Si s on veut plus d'infos, il me semble qu'il y a un site MySpace.、Hein. Ouais, ouais ouais c'est myspace.com/slash TheMade in Nowhere ou Made in Nowhere dans Google, vous tapez et c'est le, le premier lien. Bon, très bien. Et puis on en revenait donc à ces enregistrements. On espère pouvoir se procurer un CD d'ici 2009 maintenant. Ouais, hein, après la maquette, printemps 2009,、euh, ouais le maxi commercialisé.、Euh... 5-6 titres.、Euh, voilà D'accord, très bien.、Excellent. Donc、euh, ce mardi, hein, du côté de, de Riorge, d'autres concerts dans la région ou pas à venir ben, Le vendredi qui suit, au Terminus, un、exact. petit concert en acoustique. D'accord. Donc,、euh, donc plus Bon Enfant,、euh, voilà. Et、euh, un autre, un autre acoustique prévu aussi pour, euh, pour, euh, pour novembre. Ouais. Voilà, ouais, au terminus aussi. Puis d'autres dates à caler peut-être entre temps. Donc on voilà. De toute façon, les infos bien, bien sûr, les infos seront mises à jour sur le MySpace. Il、euh, n'y a aucun problème. Et、ah, puis n'hésitez pas donc,、euh, à communiquer hein, par email.、Euh, maintenant qu'on a le, le contact, c'est bon. Hein, donc、ouais. euh, allez du côté de Rieur, j'applaudis d a v y d Etienne, Guillaume, l'autre Guillaume. Et puis Pierre,、euh, Made In Nowhere. Donc à partir de 21h à peu près, hein, le oui, temps de ça, rentrer, de s'amasser. Et puis、euh, on va passer une excellente soirée. Voilà. Merci les gars d'être venus. On vous souhaite Bon courage,、hein. Allez répète peut-être ce soir encore, non Non, non, non, non on est sur Lyon. <rire> sur Il y a, sur Lyon,、ouais. y, a, y a des bonnes séries américaines ce soir à la télé Euh, à la télé, je ne sais pas, moi je, je, je les regarde d'une autre façon. Bon, très bien, ok. On n'en dit pas plus. Allez,、Exactement. merci.、Euh, on continue avec des nouveautés musicales, enfin des nouveautés oui et non. C'est une réédition pour la première fois en CD d'un grand classique de reggae jamaïcain. Un artiste qui s'appelle Johnny o s b o r n e L'album s'appelle Truths and Rights,、euh, agrémenté pour l'occasion de 6 inédits. Nous, on s'écoute Sarah Can't By u Love. Il can't. Love to you, we owe you. If I don't mean it, don't speak love to me. If you don't mean it, don't speak love to me. If you don't mean it, all the diamond and the pearl, all the money in the world, you just came by my love. All the diamond and the pearl, all the money in the world, you just came by my love. I never s i n love to If I don't mean it, I'll never say love to you, w i you, w i you? If I don't mean it, s o d o n t speak love to me, girl. If you don't mean it, s o don't s p e a k love to me, girl. If you don't mean it,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 s a l If I don't mean it, I never s i n g love to you. If I don't mean it, I l l never s i n g love to you. If I don't mean it, all the diamond and the pearl of the money in the world, you just came by my love. All the diamond and the pearl of the money in the world, you just came by my love. Can't buy my love. Soir de 18h à 20h. Deux heures de son, pas comme les autres. Envie d'une glace, t as envie d'une glace. Oui, a s c'est vrai, ça fait un petit peu penser à ça. Un petit peu de reggae dans la Belle Rock, ça fait toujours du bien. Réédition, vous le disiez pour la première fois en CD, c'est un classique. Johnny Osborne, hein,、euh, un chanteur de reggae jamaïcain né en 48, sa carrière a commencé. Il a tout connu. Hein, il a connu la naissance du reggae,、oh, Sarah, oui, oui, oui,、euh, oui, du reggae. dance hall et maintenant du digital. Hein, il、voilà. a collaboré avec les plus grands producteurs、euh, jamaïcains et、euh, bah, il reste un des rares artistes à avoir traversé en f a i t e Toutes les époques hein, du, du reggae.、Oui, oui. euh, L'album s'appelle Truth and Rights. Il date、euh, de 1979 sur le légendaire label Studio One, hein, qui était un petit peu le, le Motown, hein, on va dire, du, du reggae. C'était son deuxième album. Et donc, ça ressort demain chez Nocturne avec、euh, oh. de six titres inédits, hein, des, des, des mix s、euh, plus longs. On appelle ça quoi Des versions Maxi, il me semble、euh, oui. Des versions DJ, des versions Dub. Enfin bref, il y a plein, plein, plein de, de bonnes choses sur cet album. L'artiste s'appelle Johnny o s b o r n e Et puis, à l'instant, un duo. Composé d'un Allemand qui s'appelle Sébastien et une Française qui s'appelle Valérie René. Le groupe s'appelle Noblesse Oblige. L'album s'appelle No Exile. Il est sorti fin septembre. C'est、ouais. vrai qu'il était sur la pile à écouter. Il y a pris <rire> un petit peu de, de, de, de temps, ça arrive comme ça.、Hein. Et j'avais dit que j'avais envie d'une glace parce que le titre s'appelait Seaside Suicide. Ouais, Seaside bien suicide, c'est un petit peu, plus,、euh, un peu plus, euh, plus, plus déprimant, on va dire quand même. Ouais, mais bon, c'est comme ça.、Hein. Alors en tout cas, cet album aurait pu être a l b u m de la semaine.、Hein. Il est vachement bien.、Euh, il y a 15 morceaux dessus,、hein. pas mal d'instruments. C'est très varié. On trouve des bongos, des percussions latines, des cordes, des cuivres, des samples africains enregistrés apparemment dans une tribu Maasai, c'est ça、euh, Il y a des synthés analogues, il y a de la guitare, du piano. Une excellente réputation apparemment sur scène aussi. Ils ont beaucoup de, de fans justement、euh, en concert. Euh, Michael、euh, Neiman, c'est ça qu'on dit n e m a n Ouais,、euh, un des fans, et aussi、euh, Rocco Siffredi, je sais pas si on le cite, lui c'est plus,、euh, c'est la légende、oh、du porno. Ah oui, c'est lui avec、bonjour. le gros. Ouais,、euh, ouais, non, non c'est lui, o、ouais, n va dire bonjour à Axel qui vient de se, se réveiller tout d'un coup quand on a dit Rocco Siffredi. <rire> <rire> <rire> Axel, ça te parle toi、ouais、Rocco Siffredi ouais. <rire> ouais, ça me parle.、Ouais. <rire> euh, Axel, bonsoir, comment vas-tu Je vais très bien. Bon, alors tu sors de répète.、Euh, Exactement, o n t'a chopé、euh, sur le show comme ça. Ouais, ouais, ouais. Tu répètes avec Kent en ce moment. Avec Kent et Sophie, ouais. Répète pour A3,、euh, c'est mieux pour le, le Rouen Table Ouverte.、Ouais. Bon, on en parle dans quelques instants parce que là j'ai bien peur qu'il faut marquer une petite page de pub quand même. Ah, déjà、ah, Il、oui, oui, ouais, faut bien vivre, qu'est-ce que tu veux. Tu sais, quand on est payé grassement comme nous à la radio, <rire>、euh, il faut un petit peu de. Non, je rigole. <rire> Tiens, <rire> reprends bizarre, un petit、bon. peu de biscuit. <rire> <rire> Allez, t n a u n e petite pub et on r e vient dans 3 minutes. Viagine Radio, Rohan. Gatine Vous l'avez découvert sur Virgin. Non, jamais, au grand jamais. b e n c sera ce samedi 11 octobre en concert au fil à Saint-Etienne. Réservation, point de vente habituel. Gagnez des places pour ce concert chaque après-midi de cette semaine sur Virgin Radio Rouen. Un événement. Virgin Radio. La belle rock de retour sur l'antenne du 894 Virgin Radio. Rockstar Music, c'est le nouveau slogan. Rockstar Music, ça, ça, ça en jette quand même. T'en penses quoi, toi, Axel Ça p è t e Ouais, ça p è t e C'est bien, c'est bien. Alors, en compagnie d'Axel, e des t i t n e Nacelles, et puis Axel de Matos aussi, maintenant, on dit, on en discute dans quelques minutes. Juste le temps de s'écouter deux grosses nouveautés cette semaine. Une qui est sortie la semaine dernière, c'est le nouvel album de TV on the Radio. Et un autre album qui sort demain, 6 octobre, signé Cold War Kids. On commence avec TV on the Radio, ça s'appelle Red Dress. Hey, j a k what you want? Cause I'm fat and in love, and t h o bombs are falling on me for sure. But I'm scared to death that I'm living a life not worth dying for. And your cloud shed a is a s w o r d And it's wide open, swing chops, the heads off of many things, monocrops. Laughter or rose, oh, holiday, oh, monthmare. Oh, Stand a r d never, carry me further, h o m e for another t o o u r i h e Such a good dancer, oh, you're a star, you're a carnival. I can, I n t k n o pedals fall. We get to the blood of the saints, shot down in the square, we're、we'll、tracking in on the s o u l s of your shoes, we're h n y o u dragging the back of this car. Go ahead, put your red d r a Must Still minutes and snapshots of all your sweet pain p l a y torturous games, it goes l e t h like fame r e a my names on your lips When the man cracks a whip And you all shake your hips And you all dance to this Without making a fist And I know that it sounds mundane But it's a stone cold shame And they got you tame And they got me tame Go ahead, push your b a c Toujours aussi tendu hein, de Cold War Kids, nouvel album, deuxième album pour ces quatre Californiens. L'album s'appelle Loyalty to Loyalty. Apparemment, tout enregistré en live, Sarah. Ouais, pratiquement. Ouais, pratiquement tout ouais, enregistré. Ça、ouais. fait une grande différence.、Ça. Ouais Beaucoup de très bonnes choses hein, sur cet album qui va sortir、euh, demain. Ça sera le 6 octobre. L'album donc、euh, Loyalty to Loyalty. Il y a pas mal de, de ressemblances,、euh, pas sur ce morceau-là, mais. Il y a un petit、euh, souci avec ce titre.、Euh, lo Loyalty to lo Loyalty,、ouais. c'est pas évident, ouais. Loyalty, tu vois. Ils ne peuvent、loyalty. pas faire comme Renan Luce, M. Marcel, ou toi, je préfère, c'est plus simple.、Quoi. Exactement. Mais bon, eux, ils n'ont pas de problème de prononciation, ils sont américains. Ouais, exactement. <rire> en tout cas, je disais qu'ils viennent de Long Beach, en Californie. Je crois、Et、que、voilà. c'est l'endroit d'où vient Jim Morrison des Doors. Il y a pas mal de,、mmh, de morceaux qui、peut. font assez blues rock dessus. C'est drôlement bien.、Uh -huh. Et puis, juste avant, TV on the radio, un nouvel album qu'on vous a présenté la semaine dernière dans la Belle Rock. L'album s'appelle Dear Science. Ça,、wow. ça, ah, ça, ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Bon, Axel, qu'est-ce que tu、ça. penses de tout ça? J'ai bien aimé là, le, le, le deuxième groupe.、Euh, J'ai pas retenu le nom et je dirais même pas le titre de la chanson.、Ouais. Que, euh, je, Cold War Kids, ouais tu pourras、euh, checker l'album. Ça sort d e m a i n ça va te plaire. À mon c e s Welcome to the Occupation, the devil's in the details.、Ouais, C'était bien ça, ça t'a plu ça Pas trop. Pas trop, non, t'aimes pas non, quand non, ça commence trop,、euh... ouais, Non, c'est pas ta c est c est un cup of tea. bon d'accord、euh, Juste avant、euh, de parler un peu plus en détail de Mato avec Axel, on va faire un petit peu de pub pour le festival des poules à crête quand même. Ça se passe du côté Du, de Fourneau, ça sera le week-end prochain, vendredi et samedi. Alors ça m'éclate toujours parce qu'ils arrivent à trouver des, des noms de groupe s qui sont、euh, franchement terribles.、Euh, <rire> le vendredi, pour 6 euros à partir de 20h, vous pourrez applaudir Amanit, jusque-là ça va.、Euh, Brigitte Bop, ça c'est pas mal. Jésus et ses potes, <rire> Pas mal. e d o u a r d Nenez aussi, ça, ça sera donc pour le vendredi, le samedi à partir de 15h. Il y en a plus à caser donc ça commence plus tôt. Pour 7 euros, m y t h e s Kank, Punk Brother,、euh, Bileska, Rue de la Soif. Ça, ça plairait, tiens, à Ulrich, j'aime bien, c'est le genre de <rire> truc. r u e de la Soif, les vilains clowns et les vieilles valises, voilà, ça se passe du côté de, de Fourneau les 10 et 11 octobre prochains, le festival des époux la crête numéro 4. Allez y faire un tour,、euh, une bonne rigolade et puis pas mal de, de sons punk, reggae, ça va être vachement bien, voilà.、Euh, Axel, le a u a l i t é donc t étais en pleine répétition. Oui, oui, oui, Tu répétais avec notre ami Kent et Sophie. Oui. Ça, c'est dans le cadre de One Time Ouverte.、Hein. Voilà, exactement, ouais. ouais. Alors, c'est pas la première. participation r r e e m i è p Non, à Rwanda Couverte, c'est pas la première. Mais c'est la première participation de A3, c'est mieux. Ouais, ouais. Mmh, mmh. Qui c'est qui a trouvé ce titre C'est Sophie. C'est Sophie. Ouais, ouais. <rire> tu, tu rigoles parce que <rire> la semaine dernière, t'as fait un magazine avec Marilyn, c'était Ken qui avait trouvé le nom. Ça change à chaque fois.、Hein. Ouais, c e v o i l la prochaine fois, ce sera moi. Ouais, d'accord. <rire> dans, dans la Bell e Rock, c'est plus rock.、Euh, Sophie, c'est plus cool,、quoi. Ça lui donne un petit peu de crédibilité, c'est bien, même, Je la voyais pas comme ça, Sophie. Mais bon,、ah, si, comment ça se passe l l e est punk. Elle est même pas rock, elle est punk. D'accord.、Mmh. Euh, yeah. comment, comment ça se passe Ça se passe super bien. Écoute, on avance bien. Ken, t'es a r r i v é Depuis, depuis trois jours, et、euh, on a un répertoire de 20 titres. et Écoute, on vient de le refaire aujourd'hui, et ça va. On a quelques petits détails à, à régler, mais sinon, tout va bien.、Voilà. Combien de... ah, ça, c'est l'expérience.、Ouais. Ouais. Combien de, de représentations en tout On en fait huit D'accord. C'est t t e année e c, est, c est,、euh, marier un peu les arts du spectacle et,、euh, et la bouffe, comme ça, c'est、mmh. quelque chose qui vous plaît ou pas C'est super sympa parce que, en fait, on. on... Paradoxalement, on pourrait croire que c'est pénible de, de jouer quand les gens bouffent, mais là c'est prévu autrement en fait. On joue vraiment entre les plats et on mange en même temps que les gens. Donc en fait,、oh, on、cool. passe quasiment exactement la même soirée que, le, que les spectateurs. Donc en...、euh, c'est très convivial. En gros, ça devient de, de mieux en mieux.、Hein. Ah oui, oui. Pour les musiciens, c'est bien, si o e u t manger en même temps. bah C'est super. Il faut arriver à la fin. Quand tu fais la dernière partie au dessert, c'est quand même un peu dur. La digestion, ouais. Un petit trou normand au milieu, peut-être. Ça, ça ferait pas de mal. C'est une bonne idée. On va le demander pour les. S'il y a des organisateurs de Rwanda Table Ouverte qui nous écoutent, voilà. Plein de t r o u s normands Petite astuce. Donc, on va retrouver quoi Des morceaux des titres, évidemment. Des morceaux de Ken, des morceaux des titres nacelles, et puis des morceaux vraiment qu'on a composés à trois, en fait. Donc, Donc, euh, voilà, c voilà, c'est des, des morceaux inédits qui sont ni sur les albums de Kent, ni sur les nôtres en fait. D'accord. Est-ce que tu dors de temps en temps, Axel Parce que t'as tellement de choses là, ouais, en ce ça moment. entre clair, ça, il、ouais. y a aussi les petites nacelles. Vous repartez en tournée bientôt, non、oh, ben, On est toujours un peu en tournée avec les petites nacelles. Donc voilà, si, si, je dors,、euh, pas beaucoup. mais Enfin, tu vois, la, ma boulangère ce matin m'a dit que j'avais bonne mine. Donc,、euh, d o n c je crois toujours ma boulangère. Bon, très <rire> bien. Parce qu'il y a cet、euh, autre projet hein, qui nous intéresse particulièrement dans la Belle-Rock qui s'appelle Mato. Oui. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas Mato, ça commencé quand C'est un petit peu. Euh, je lisais là sur MySpace, ça a été un petit peu en dents de scie ce projet. Bah, pas, pas en dents de scie en fait, c'est、euh, en, en 2007 en fait. On, on a fait une mini pause avec Sophie parce que Sophie était enceinte, donc、euh, voilà. Et puis、euh, pendant la, la, la fin de sa grossesse, j'avais pas envie de rester inactif, donc je m'étais dit, bah, je vais essayer de trouver une petite dizaine de concerts.、Euh, voilà, je m'étais trouvé un nom de scène, Mato, hein, voilà,、euh, que je devais faire en solo. Et puis la, la, première, la première soirée se passait au centre Bérégovois.、Mmh. Voilà. Et j'avais dit,、bon、comme c'est la première, c'est a Rouen, je vais inviter des copains. Donc j'avais invité Ulrich de Victor qui, qui était venu me rejoindre. On avait fait un morceau deux ensemble, ça s'était bien passé. Je lui ai dit, écoute, j'ai encore des concerts prévus, donc、euh, ça te dit de venir m'accompagner. Puis on a commencé à, à bosser les morceaux ensemble. D'accord, donc au départ c'était un duo en fait, on va dire. Voilà, ouais, ouais. ouais. Au départ ça devait, un, ça devait être un solo vraiment éphémère、euh, qui est devenu、euh, un duo qui a duré un peu plus. Et puis、euh, ça s'est arrêté parce qu'on a repris une grosse tournée derrière, donc、euh, avec les petites nacelles. Mais、euh, déjà, au, au moment des répétitions à Culerick et des, des quelques concerts qu'on a fait, on s'est dit, putain, pff, ça, ça, ça, ça fait envie là, une, une guitare électrique, une batterie, une basse. Et puis bon, on a laissé un peu le truc de côté, mais moi ça, ça a commencé à fleurir dans ma tête des... vraiment,、euh, vraiment beaucoup. J'en je, parlais souvent、euh, à Sophie,、euh, à, à nos techniciens, je disais,、euh, t a i n je remontrais e bien un groupe de rock, et puis bon. Voilà, j'ai commencé à m'inquiéter des morceaux chez moi et puis、euh, j'ai appelé des renforts. Donc Ulrich, c'était t r e Ouais, parce que faut dire que l'implication au départ d'Ulrich, e je pense que vous avez tous les deux des, des goûts assez similaires en, en musique.、Hein. Oui, ouais, ça va. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Donc, ouais. Que, comment、faut、ça s'est passé、aller. En départ, il était là juste en tant que guitariste de session, on va dire, ou alors il s'est vraiment impliqué dans le projet Comment ça se passe à l'heure actuelle, on va dire. à l'heure actuelle, bah, les, les, les,、euh, tout, tout, le monde s i n v e s t i t à fond dans le projet parce que moi je suis arrivé avec mes maquettes déjà où l e s morceaux étaient là avec les arrangements mais,、euh, comme on travaille en ce moment le répertoire, c'est vraiment, on travaille vraiment du live et tout le monde apporte ses idées,、euh, On réfléchit,、euh, ça, ça fait mal un peu la tête, mais on, on réfléchit, <rire> on, on monte des structures. Et puis、euh, moi, j'ai retrouvé vraiment un truc、euh, que j'adorais quand j'étais ado avec mon, mon groupe de rock c'est monter des breaks,、euh, monter、mmh. des, des, des ponts,、euh, casser complètement les rythmes dans les morceaux. Et donc, les, les morceaux qui sont sur les maquettes、euh, ont, ont vraiment. Énormément bougé aujourd'hui. Le, le répertoire live n'a plus rien à voir avec la maquette. C'est pour ça qu'on a envie de, de, de vite repasser en, en studio pour faire des maquettes où on est tous les quatre. Quoi. Je, je suppose、oh. que Sophie a écouté aussi. Qu'est-ce qu'elle en pense、oh, elle, aime bien. elle aime bien. Pourtant, ou... elle dit、euh, J'aime pas trop la Niag. D'accord. La, la Niag,、ouais, ouais. c'est tout ce qui regroupe un peu les groupes de rock,、euh, de punk. Et là, elle a dit qu'elle aimait bien. Je sais pas si elle est objective après.、Ouais. Voilà, elle nous、est、connaît est tous.、Euh... Est-ce que pour toi, c'est. Est-ce、euh, qu'on passe、euh, facilement des titres nacelles à matos Tranquillement、oh. comme ça ouais. Oui. Ouais. oui. Oui. Oui. Je sais pas si Je suis pas musicien moi-même, donc c'est pour ça que je, je demande un petit peu. Si, si, bon, on n'est pas, pas cantonné dans un style ou dans. Non, non, non. Non, puis le, le, le rock et la chanson sont quand même assez proches finalement. Surtout que là, c'est des textes en français. Donc,、mm. euh, ce qui change, c'est l'enrobage. Le,、ouais, ou avec, avec des petits refrains en anglais. D'ailleurs, on va en écouter un. C'est un petit、oui. refrain en anglais quand même. C'est un refrain en anglais, ouais.、Cool. ouais on, on a vu <rire> que les Made in Nowhere s'en sortent bien en anglais. Qu、ouais, Qu'est-ce、ouais, qu qu qu'il va, que va donner Axel On va, va, va、ah. s'écouter ça dans, dans, dans, dans quelques <rire> instants. Il va falloir que je lance les cours. Parce que franchement, je pouvais gagner des poignons comme ça. On a une écurie qui. Ah oui, qui s a v e o r a i t le faire. <rire>、ah ouais, euh, bah tiens, on s'écoute ça、hein、Allez, allez. c'est donc tiré d'une maquette que tu nous as gentiment a m e n é à la radio. Ça s'appelle, allez, prononce le titre Get out of their ways. Et bah on、oh, s'écoute ça tout de suite dans la Belle que... Rock. C'est Mato 2時間。On lève les yeux, ils sont nombreux. Le rire glacial, la bouche en cœur. On,、e, on v a les mille, on voit plus que deux. Pas de croche, pas de voix sur le cœur. y a bien de la place, ouais ça c'est sûr pas pour tout le monde La verve en place, la verge tenace Pour les rigoles et les jocondes Remise en place, belle mise en place, calage t r i c o e sur table ronde Et dans la masse et dans la masse, y'a des rascasses et des vautours Dans la cour chasse, la chasse à court Y'a pas des tonnes d'issue de secours En bip, de u g n a s s e bimbo, s a l a s e Devant le roi, devant sa cour, ça l a i s s e les trace, s ça b a i s e la face Fusillade, bonbon, détour Get out of the way. ではい、すみ t せ o Ça fait du bien de t'écouter, Axel,、euh, avec、euh, la rage comme ça, c'est bon.、Ouais. Euh, une maquette、euh, enregistrée à la maison, c'est ça Oui, oui, oui ça, on u i o sent bien la différence、euh, après les, les, les CD que tu viens de passer. Il、euh, y a quand même une, une grosse différence. Niveau, Donc il faut、euh, préciser que tout, tous les instruments sur cette maquette sont joués、euh, par toi-même, en fait.、Hein. Oui, sauf la batterie, c'est une batterie virtuelle, en fait. C'est un logiciel qui s'appelle Growth Jones, ce qui est bien pratique. Parce que depuis avril, vous n'êtes plus deux, puisque Ulrich et du coup toi, Axel, vous avez demandé encore plus de r e n f o r t au niveau des musiciens. Donc、ouais. le groupe,、euh, on va vous voir jeudi. Hein, ça sera au centre de jeunesse Pierre Bérégovois pour un concert gratuit. Il、mm -hmm. faut le signaler. Il、wow. euh, y aura qui sur scène donc Il、eh、y aura donc Ulrich et puis il y aura Stéphane Morel à la batterie qui est aussi le batteur d'Hector. Oui, qu'on connaît bien.、Voilà. On puis, connaît très b、oh, i、oui. <rire> Et n e puis il y, y a Romain Garcia,、euh, Romain Garcia le, le bassiste de Kamawa, de Hunted c a n d i t i o n De, tout,、euh, le monde, de tout le monde. En il fait. n'y、ouais, a, a、ouais. qu'un bassiste à Rouen, c'est Romain.、Voilà. <rire> <rire> euh, un spectacle qui va commencer à partir de 21h, on va dire. 20h30, il faut se pointer. C'est annoncé 20h30, ouais, mais je pense que ce sera 21h, comme d'habitude, une petite demi-heure de, de battement. Il n'y a pas de première partie, par contre Non, non, non. D'accord, donc combien de, de chansons en live Et bien là, on arrive à 14, là. Cool Voilà. Donc a c c r d d o est-ce que ça veut dire qu'on va avoir du, du, un CD qui va sortir bientôt ou ça on, se es passe on, est, on espère, c'est le, le but de, de, de tout groupe, même si le, le disque aujourd'hui est aujourd en train de, de mourir. Je ne sais pas, peut-être que ce sera, ce sera un CD numérique, enfin un, un, en un album digital, numérique, ouais. on ne、ouais. sait pas, on verra. Le, pour l'instant, le but c'est de, de finir de monter le répertoire, ça en est presque au bout, d'avoir des résidences pour、mmh. travailler un peu le set, un peu le, la présence scénique. Ensuite, de maqueter pour pouvoir démarcher、euh, pour faire quelques concerts et puis、euh, éventuellement après、euh, enregistrer un album.、Ouais, D'accord, c'est、voilà. un projet Mato que tu mets、euh, sur le même piédestal que, que Tite Nacelles, c'est du 50-50 ou c'est vraiment quand, quand tu as des périodes un petit peu plus inactives ou comment, comment ça se passer en fait bah, l... Les semaines sont, sont, sont, sont assez longues en fait,、ouais. donc、euh, voilà, je, je crois qu'il y, y a la place pour, pour, largement pour les deux projets.、Quoi. Donc、euh, voilà, je, plus je fais de la musique, plus je suis heureux. Quoi. Donc,、euh, <rire> donc voilà. Les deux projets, j'ai envie de le faire à fond. De, voilà, à fond. J'aime pas faire les choses à moitié, donc,、euh, donc voilà. D'accord. Au niveau de tout le monde donne son petit, ramène son petit grain de sel à l'intérieur du groupe, ou c'est encore vraiment ton, ton groupe avec des musiciens à côté Comment ça se passe、ah、Non, non, c'est vraiment. On, on, Démocratie, o u i s Ah oui, oui, on y, on, y va, on y va à quatre. Ouais, ouais, non, non, c'est super bien.、Euh, Romain et Stéphane s'entendent super bien au niveau, au niveau rythmique. Voilà,、euh, chacun apporte ses idées. Euh, euh, non, non, on avance vraiment à quatre、euh, et on tombe vraiment souvent d'accord. Donc,、euh, ça se passe plutôt, plutôt super bien.、Donc. o n voilà. Impeccable.、Excellent. On aura l'occasion donc d'aller vous applaudir. On le rappelle encore un coup c'est ce jeudi 9 octobre à Rouen, un concert、mm -hmm. gratuit au centre de jeunesse Pierre Bérégovois. Il、euh, y a un site internet, un MySpace. Un、ah, MySpace, oui, oui、ouais. pas de site. Oui, c'est Mato, s le groupe, en fait. D'accord.、Euh, voilà, ouais. Parce que Mato, s c'était déjà pris par un groupe、ouais, brésilien, je crois. Oui, il y, y a、ça. un groupe de reggae aussi à Paris, j'ai vu ça sur l'internet. Ah bon Il、ouais, y a pas mal de, de Mato. s、ouais. Alors on l e u r d o n n e un petit coup Oui, alors c'est www.myspace.com. Slash Mato, le groupe, M-A-T-O, le groupe tout attaché. D'accord, et、voilà. puis on mettra aussi le lien évidemment sur le blog de la b e l Rock à partir de demain. On rappelle donc un petit coup l'actualité ce jeudi avec Mato, et puis、euh, à 3, c'est mieux, hein, avec Kent.、Euh, à partir de quand la, la première représentation、euh, La première, c'est dimanche、euh, dimanche 12 octobre, on, on sera à Lagrange、euh, à a l a i s en fait. D'accord,、voilà. très bien. Et si,、euh, voilà, si vous i si l à v o n'êtes pas trop gonflé par la bouffe, peut-être quelques <rire> petites chansons quand même.、Hein oh, bon, on va voir, peut-être qu'on chantera. Mais... Ah、ouais, mais il、ouais. a besoin du grog parce que, comme ça, il peut se foler sur scène pour、ouais. perdre tous les calories qu'il a fait avec un.、Euh... Ouais, je crois ouais, que j'ai pas grand chose à perdre en fait. <rire> c est, c est, non, mais après, l、euh, des tables ouvertes. Ah, après <rire> avoir une table ouverte,、ouais. je, jeûnerai, je jeûnerai à midi. puis voilà <rire> Bon, cool. Axel, tu restes avec nous jusqu'à la fin. Maintenant,、ouais. au point où tu en es, il est moins 20.、Oh, euh, oui. bah, tiens, on va parler de. Bah, tiens On a profité pour caler un petit extrait de, de Kent aussi.、Hein. très bien L'homme de Mars, c'est son dernier album. Un extrait qui s'appelle Vibrato. peur d'un futur flou, il se voit sur le quai du métro. Station couchée, station debout, et le monde entier qui lui tourne le dos. Longtemps j'accueille pour tenir bon à mater la vie à travers des bouteilles de vin et de bourbon. Mais c'est fini, car il veut voir clair désormais. Dans l'ascenseur, il ne ferait pas de mal à un con alors, on le traite de loser. peu De musique française dans la Bell Rock avec ton pote Axel Kent, tiré du dernier album hein, paru, c'était en mars, hein, il me semble, début de l'année.、Euh, oui, c'est ça,、ouais. l'homme de Mars.、Ouais. L'homme de Mars, on vous rappelle qu'il existe aussi une bande dessinée. Euh, qui s'appelle、euh, enfin, donc un livre disque, c'est ça? C'est un livre disque, oui, oui, i、oui. o、ouais, euh, 80 pages,、euh, quadrillé noir et blanc avec le CD, justement, inclus pour un prix de 30 euros. Ou sinon, vous pouvez acheter、euh, directement l'album 15 euros chez AZ Universal. Et puis,、euh, pas, on n'a pas assez le temps, hein, on a tellement bavardé qu'on n'a pas eu le temps de, de vous passer. Calexico, il y a un nouvel album qui est sorti en septembre aussi, un dixième album hein, pour le groupe de Toxon en Arizona. C'était pour faire justement le lien et parler de, de, de ce lieu merveilleux, Toxon en Arizona, avec justement Naïm Amor à l'instant,、euh, paratonnerre.、Hein. Naïm、oui. Amor, c'est un artiste parisien. Oui,、euh, il, qui, est plus à Paris. ouais, il est plus. Il a quitté la France hein, pour aller s'installer donc à Toxon en Arizona. C'était au milieu des années 90. Il y a eu deux, trois choses qui sont parues quand il était encore en France sur le label Ici d'ailleurs. Et puis là, il y a un Maxi qui vient d'être publié par un label anglais, Sarah, qui s'appelle Orchestra Pit Recording. Oui, qui en fait, c'est un ML. l'ange de, Des morceaux qui sont de ces deux、euh, albums, ces d u x p e s En 2005 et Mistake Love en 2004. Ouais, et justement, l'album s a n g u i n e coproduit par Joey Burns de Calexico, alors que Mistake Love,、euh, bah, on s'est écouté un extrait, hein, le paratonnerre, produit、euh, tout simplement par、euh, John Parrish, hein, le, le, le mec qui bosse avec PJ h a r v e y Ça va plutôt pas mal.、Euh, mm -hmm. Naïma Mort, quelques infos sur lui. Il a aussi bossé sur un projet instrumental qui s'appelle Soundtracks. Il y a déjà un volume, deux volumes qui existent et il est actuellement en train de bosser sur le volume numéro 3. Il、wow. euh, y a la directrice d'antenne, tiens Marilyn, qui va se pointer dans quelques minutes. Minutes, alors on va lui dédier un petit peu de bruit. On aime、oh. bien. On peut、ah, <rire> si, si, si, euh, chauffer les oreilles. Voilà, pour, et puis、voilà. c'est pour Sophie aussi, un petit peu de n i a r e tiens, dans la Belle Rock. <rire> Apollo Sunshine, le premier morceau s'appelle Shall,、voilà, ouais, Shall Noise Upon. Ouais, voilà, r e f a i t je r f a i s Shall Noise Upon. Celui-ci dure 5 secondes, donc、euh, voilà. <rire> et puis après、uh, Brother of, uh, Brotherhood of Death, Voilà. Ça, qui dure un petit、death. peu plus longtemps, il dure 2 minutes. C'est sur un nouvel album qui s'appelle Sarah. Shall Noise Upon. Ouais. Troisième album pour ce trio a Américain Qui vient de Boston et qui depuis 2003 continue à faire son, son bout de chemin tranquillement, mais sûrement. Sunshine pour un petit peu de bruit spécial, donc dédicace à Sophie hein, des Titres n a c e l l e Ça, c'est de la bonne m e r d e quand même. Hein.、Euh, troisième album hein, pour ce trio américain de Boston. Le titre, Sarah, encore un petit coup. Shall Noise Upon. Voilà. Et Brotherhood of Death, ça, c'était le、uh -huh. deuxième morceau qu'on vient de s'écouter. Et oui, il y avait deux morceaux là. Voilà. Et bien, c'en est terminé pour、euh, la Bell e Rock ce soir. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, comme d'habitude, sur le 8 9 4 entre 18h et 20h. N'oubliez pas、euh, que tout au long de, de cette semaine, hein, la semaine prochaine, Vous pourrez gagner des places pour aller applaudir Ben C, ça sera du côté de, du fil à Saint-Etienne. Vous jouez l'après-midi,、euh, comme d'habitude, dans, dans le local. Et puis、euh, les dates、euh, plus proches de, de chez nous, ça sera donc、euh, les mardis, ce mardi, hein, Seed Matters. On s'en écoute un, un extrait dans quelques secondes. La tête d'affiche des mardis du Grand Marais. a l l e r applaudir aussi en première partie Made in Nowhere. Axel, tu seras du côté du centre Pierre Bérégovois. Le、jeudi. Ce jeudi, oui,、ouais. à partir de, de 20h30. Gratuit. Gratuitement, oui. Tu joueras avec、euh, Mathos et puis aussi pour,、euh, bah pour les dates Festival Round Tableau b e r t e Il y a un site internet qui existe、ouais. avec、euh, toutes les dates, justement. C'est bien foutu.、Ouais. Euh, voilà. Parfait. Et ben voilà, on va se quitter、fait. donc avec un、on、extrait encore une fois de s i d Matters, Ghost Days. Ça, ça va plus plaire en fait. C'est plus le ce délire de, de, de Marilyn, la directrice d'antenne. C'est vraiment vachement très calme. Bien, Matters, ouais, c t v i e n Ouais, c'est vachement bien.、Ouais. Donc tu seras là-bas du, du côté. Ah je oui, oui, oui, je veux pas rater ça.、Ouais. Bon. Puis, je veux pas、cool. rater les m é d i a s nouvelles non plus. Bon,、ah、ouais, très bien.、Ouais. Allez,、cool. allez applaudir tout ce beau monde. On se retrouve donc la semaine prochaine sur le 4 9 4 la Belle Rock. Soyez sage, mais pas trop quand même, s a r a Ciao. Goodbye. Allez, bisous. See、Axel, tu reviendras nous yes, voir? Yes,、uh, avec plaisir. Bon, avec cool. Plaisir. <rire> Allez, everything else, c'est ce q u m a t t e r s Ciao tout le monde, bye bye. Goodbye.